Oui c'est moi, oui c'est moi, le facteur de Noël Je ne suis pas, je ne suis pas, un facteur habituel Oui c'est moi, oui c'est moi, le facteur de Noël Je ramasse les lettres pour le Père Noël Je parcours les rues, les boulevards, les avenues, longe les avenues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 Pour parler et dire aux enfants De ne pas oublier En bas de leur lettres Un petit s'il te plaît Et puis sur l'enveloppe Un timbre coloré Oui c'est moi, oui c'est moi Le facteur de Noël Je ne suis pas, je ne suis pas Un facteur habituel C'est moi, oui, c'est moi, le facteur. Sac est plein de souhaits enfantins, d'idées à gogo, de jouets de cadeaux, je pars dans la nuit, direction le pays, le pays des neiges, celui du Père Noël. Oui c'est moi, oui c'est moi, le facteur de C'est moi, oui c'est moi, le facteur de Noël. Je ramasse les lettres pour Père Noël. Je ramasse les lettres pour Père Noël. Je ramasse les lettres pour